A'udhu billahi min ash-shaytanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, les mujahidin des villes, par le shaykh Harith ibn Ghazi an-Nadari, haffidhahullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. La louange est à Allah, le bon et le digne des loges, qui fait ce qu'il souhaite et gouverne comme il veut, et que la paix et les bénédictions soient sur le messager d'Allah, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, par qui Allah guide qui il veut sur le droit chemin. Le jihad pour la cause d'Allah, est l'une des formes les plus glorieuses d'adoration est l'une des meilleures actions. L'Imam al-Bukhari rahimahullah qu'Allah lui fasse miséricorde rapporte d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé quant à savoir quelle est la meilleure action il sallallahu alayhi wa sallam répondit croire en Allah et son messager. Et quand le compagnon Le questionneur lui dit ensuite « Et quoi ?» Il répondit « Sallallahu alayhi wa sallam »« Le djihad pour la cause d'Allah » Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille a déclaré « Toute personne dont les pieds se couvrent de poussière dans la cause d'Allah ne sera pas touchée par le feu de l'enfer. » Hadith rapporté par al-Bukhari d'après Abd ibn Jabir. « Raviyallahu anhu. » Par conséquent, si le jihad pour la cause d'Allah a été tenu en haute estime par Allah Ta'ala, le très haut, qui en a fait l'apogée de l'islam, alors celui qui se retient d'aller au jihad. Peu importe combien de connaissances il a acquis, ni combien d'adoration il ne peut pas être mis à égal avec le Mujahid pour la cause d'Allah. Allah a dit, « Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelque infirmité et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah. » Allah donne à ceux qui luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun, Allah a promis la meilleure récompense. Et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense, des grades de supériorité de sa part, ainsi qu'un pardon et une miséricorde. Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat An-Nisa, verset 95. 96 Le musulman sait du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah, que la meilleure action est le jihad pour la cause d'Allah, et les meilleurs moudjahidines sont ceux qui risquent leur vie et leur argent. Al-Bukhari a rapporté, d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhum, Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille, a dit « Il n'y a pas de jour où les actions de bien sont plus aimées d'Allah que ces jours. » Premier jour, de dhul hija. Ensuite, certains compagnons du prophète ont dit « Pas même le djihad. » Il a répondu « Pas même le djihad, sauf celui d'un homme qui le fait en se mettant lui-même et ses biens en danger pour Allah. » et ne revient avec aucun des deux. Les meilleurs Mujahideen sont ceux qui se risquent en engageant l'ennemi, entrant dans ses tanières, pénétrant leurs casernes et les régions sous son influence, surmontant les difficultés, les périls, persistant et cherchant les lieux où la mort et la destruction les attendent, pour leur amour pour Allah et l'envie de sa rencontre et leur désir du paradis. Un paradis aussi large que les cieux et la terre, avec des tentes de perles et des palais d'or et d'argent, avec des rivières de miel, de vin, de lait et d'eau, ces femmes sont de douces immortelles, avec de grands et beaux yeux qu'on penserait être des rubis et des perles. Extrait d'un poème arabe « Laissez-moi mourir au combat avec fierté, car mourir avec fierté est meilleur que de vivre ». Je jure que l'honneur n'est pas gagné de l'argent et pour les riches d'en haut il n'y a aucun appel. Les champs de bataille me le rappelleront pendant toute ma vie jusqu'au jour de ma mort. Ils sont les Mujahidin des villes. Nous les comptons et Allah wa les compte un groupe d'hommes justes qui se sont consacrés à Allah et pour la cause d'Allah. Le jihad les a envoyés dans différents pays et villes du monde entier. Leur but est de soutenir la religion et leur espoir envers Allah, de leur donner la victoire sur leurs ennemis et de leur accorder le martyre et une fin pour sa cause. Extrait un poème arabe. « Ils sont allés buvant la mort comme une coupe délicieuse malgré le goût amer de la destruction. Ils ont refusé de vivre comme des esclaves dans un monde gouverné par l'injustice et la domination de la mécréance. L'âme fière refuse l'oppression et personne qui est libre dans sa religion accepte l'humiliation. » Les Mujahidin des villes incluent les Ansars qui donnent l'abri aux Muhajirin et les préfèrent à eux-mêmes. Ils incluent aussi ceux qui surveillent l'ennemi, l'attendant à chaque poste d'observation. Ils incluent ceux qui se sacrifient en cherchant le martyr. Ils incluent les prêcheurs qui guident à la vérité et au chemin droit. Ceux-ci incluent les soldats médiatiques qui font la documentation et les chevaliers qui répandent la parole. Tous ces héros sont les lions de l'islam, les moudjahidines qui infligent le plus de souffrances et de tourments aux mécréants et les combattants qui ont le plus d'effet dans les batailles. Leur mention fait peur à l'ennemi et disperse leurs rang. Ce sont les soldats d'Allah qu'Allah utilise pour faire enrager les mécréants et qu'il utilise pour guérir les cœurs des croyants. Un seul, un seul de ces Mujahideen est un détachement à lui seul, comme étaient les héros parmi les compagnons. Extrait d'un poème arabe. Ils passent la nuit en obéissant à leur Seigneur. Récitant le Qur'an dans la supplication et la prière, leurs yeux sont remplis de torrents de larmes, comme une pluie torrentielle vers le bas versant la nuit. Ils sont sacrificateurs. Et dans le jihad contre les nuits ils sont les plus audacieux. Leur prosternation pour leur Seigneur laisse des traces sur leur visage, d'où des rayons de lumière brillante émanent. Il est mentionné dans le livre Al-Marazi, que Khalid ibn Soufyan al-Hathali rassembla des combattants pour lutter contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille et que beaucoup de gens de tribus inconnues se joignirent à lui alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam appela Abdullah ibn Unais et l'envoya seul comme détachement pour le tuer et le messager d'Allah, sallallahu alaihi wa sallam, envoyait des détachements avec un ou deux hommes. Ibn asakir. sakir rahimahullah, a dans l'histoire de Damas, le prophète, sallallahu alaihi wa sallam, envoya Ibn Mas'ud et Khabaab en tant que détachement et dhiyah seul en tant que détachement, radiyallahu anhu. L'imam al-Dhahabi a mentionné, rahimahullah, dans l'histoire de l'islam que Amir bin Umayya al-Dumri a embrassé l'islam après la bataille de Uhud et a assisté à l'incident de Bir Ma'oun et ses conséquences. Il avait du courage, de la bravoure et de l'audace et il a été envoyé seul par le prophète Les bénédictions d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille en tant que détachement. Personne n'est choisi pour des opérations importantes dans les casernes ennemies et les endroits sous son influence à part ceux qui ont le courage, la bravoure et l'audace. Et il y en a beaucoup dans les rangs des Mujahedin. Extrait d'un poème arabe. Si l'histoire a connu les Aous et les Khazraj par Allah, il y a beaucoup d'autres. O Moudjahidin de la ville, votre statut est excellent. Votre soutien pour votre religion à l'endroit où vous êtes ou l'endroit où vous êtes envoyé est l'un des plus grands sacrifices et l'acte d'adoration, le plus noble et le plus haut degré du djihad. Et comment ne pourrait-il pas en être ainsi Vous menez le djihad contre l'ennemi dans sa tanière et l'affronter dans sa ville et sa forteresse. Cet exploit est tout juste bon pour ceux qui ont beaucoup d'ardeur, un courage extrême et une forte détermination. Cela vient seulement avec la bénédiction d'Allah. Ô Mujahedin de la ville, la chose dont vous ayez le plus besoin dans votre jihad est de mettre votre confiance en Allah, Ta'ala, le Très-Haut, car... La fermeté et le succès ne viennent que d'Allah seul. Il est celui qui soutient ses serviteurs et les croyants. Allah dit, si Allah vous donne secours, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours C'est à Allah que les croyants doivent faire confiance. Sourat Ali Imran, verset 160. Par conséquent. Mettez votre confiance en Allah, et non dans vos aptitudes et vos capacités. Méfiez-vous de dépendre du plan et de sa fiabilité, ou du commandant et de son habileté. Au contraire, mettez votre confiance en Allah, le Tout-Puissant, qui vous guide et vous confère la tranquillité. Il est le digne de l'ouange, qui vous protège des yeux et des oreilles de l'ennemi. Il est celui qui vous préserve, vous soutient et vous aide. Lui seul vous suffit. Notre souverain dit et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas et qui complacent sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Sourat 65, verset numéro 3. « Mettre votre confiance en Allah, le Tout-Puissant, comprend la prise de précaution et être sur ses gardes. L'adhésion au plan établi, tenir l'engagement et obéir à Allah. » Son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou celui à qui Allah a donné autorité sur vous à ce sujet, c'est-à-dire le sujet du jihad. Évitez le péché, la désobéissance, car c'est le chemin de l'échec, la voie de la défaite et la cause de blessure. Ce qui est arrivé à la bataille de Houd était à cause de la désobéissance, du manque de jugement et de l'aversion du plan mis en place. Ô Mujahideen, ne vous faites pas confiance, mais plutôt faites confiance à Allah Le Tout-Puissant, vous êtes faible et sans défense. Et vous tirez force et assistance d'Allah Ta'ala, le Très-Haut, par conséquent. Méfiez-vous de compter sur votre intelligence et votre ingéniosité. Au contraire, votre confiance et votre dépendance est à Allah seul. Écoutez les instructions du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille. à sa fille, Az-Zahra, radiyallahu anha, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit à Fatima, radiyallahu anha, qu'est-ce qui vous empêche d'écouter ce que je vous conseille di jour et nuit ô toi le vivant le souverain absolu je cherche secours auprès de ta miséricorde améliore ma situation de tout point de vue et ne m'abandonne pas à mon sort ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil hadith authentique rapporté par Nesseï dans les Sunan al-Kubra et al-Hakim donc Priez jours et nuits, Allah Ta'ala, le Très-Haut, en le suppliant avec ses noms sublimes et ses attributs, de bien vouloir vous réformer et de ne pas vous laisser à vous-même pour le temps d'un clin d'œil. Si vous voulez qu'Allah vous protège, le Prophète wa sallam, vous a guidé par cette parole. Soyez attentifs envers Allah et Allah vous protégera, ô Mujahedin de la ville Vos ennemis ont de la patience dans leurs mensonges et s'encouragent les uns les autres à faire preuve de patience dans leur polythéisme, leur mécréance et leur apostasie. Allah, le Très-Haut, dit à propos de ses ennemis: Et leurs notables partirent en disant: Allez-vous en et restez constants à vos dieux. C'est là vraiment une chose souhaitable. Allah, votre protecteur, vous commande: Verset 104. Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple ennemi. Si vous souffrez, lui aussi souffre comme vous souffrez. Tandis que vous espérez d'Allah ce qu'il n'espère pas. Allah est omniscient et sage. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui ainsi que sur sa famille, vous faites une bonne annonce en disant « La victoire vient avec la patience ». Comme mentionné dans le Sahih al-Jami'a et comme il avait l'habitude de dire, la victoire c'est d'être patient pendant une heure. Par conséquent, si vous manquez l'ennemi après l'avoir observé pendant longtemps, ne le regrettez pas, c'était la volonté d'Allah. Essayez une fois de plus et vous atteindrez votre objectif, même si cela prend du temps. Combien d'ennemis sont passés et Allah a réussi à les vaincre et à la fin il y avait beaucoup de bien Soyez patient et prenez garde à la hâte qui mène à la négligence, car le djihad continuera jusqu'au jour du jugement. Méfiez-vous de la complaisance et de l'échec. Évitez la paresse et l'indulgence et cherchez refuge auprès d'Allah contre la faiblesse et la léthargie. Extrait d'un poème arabe. Nous nous sommes levés avec force et la léthargie est partie. Nous avons ouvert un chemin pour aller avec force à la victoire. Avance, ô frères, dans l'islam. Vers la gloire, les légions ont avancé avec détermination. La gloire revient. Ô Mujahideen Si les mécréants rusent, la ruse d'Allah est supérieure. Et sa promesse n'est pas vaine. Allah dit à propos des ennemis de sa religion et des combattants de sa « sharia » Ils ont certes comploté or leur complot est inscrit auprès d'Allah même si leur complot était assez puissant pour faire disparaître les montagnes ne pense point qu'Allah manque à sa promesse envers ses messagers certes Allah est tout-puissant et détenteur du pouvoir de punir quiconque russe contre la religion d'Allah Allah, Allah russe contre lui et lui ôtera le fait de se rappeler de lui et l'enverra dans la demeure de la perdition Allah dit Les ourdirent une ruse, et nous ourdîmes une ruse, sans qu'ils s'en rendent compte. Regarde donc ce qu'a été la conséquence de leur stratagème. Nous les fîmes périr, eux et tout leur peuple. Allah a la sagesse suprême, et il pourvoit à ses disciples. Il est le seul digne de louange qui tue ses ennemis. Le Glorieux et Tout-Puissant a dit, « Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. » et lorsque tu Une poignée de terre. Ce n'est pas toi qui l'en mais c'est Allah qui l'en Et ce, pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part, Allah est odiant et omniscient, voilà. Allah réduit à rien la ruse des mécréants. Sourat Al-Anfal, verset 17-18. Ô musulmans Si vous recherchez le djihad et ne pouvez entrer en contact avec vos frères, les moudjahidis, Alors le jihad individuel est le meilleur. Allah Ta'ala dit "Combattons dans le sentier d'Allah. Tu n'es responsable que de toi-même et incite les croyants au combat. Allah arrêtera certes la violence des mécréants. Allah est plus redoutable en force et plus sévère en punition." Sourate An-Nisa, verset 84. Par conséquent, mettez votre confiance en Allah. Préparez, choisissez votre cible et rédigez votre plan, soyez secret et confidentiel et Allah vous assurera votre victoire et son soutien. Allah Ta'ala, le Très-Haut, a dit « Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient « Allah est notre Seigneur ». si Allah. « Ne repoussez pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que des églises, des synagogues, des mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. » Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, a dit « Il y a trois personnes Allah va sûrement aider. » Un combattant dans le sentier d'Allah, celui qui se consacre à ses devoirs religieux et celui qui recherche la chasteté par le mariage. Hadith rapporté par At-Tirmidhi d'après Abu Hurayra. Anhu. Enfin, je rappelle la parole d'Allah, le Tout-Puissant. Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez vous adorez votre Seigneur et faites-le bien, peut-être réussirez-vous. Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Ibrahim, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Accomplissez donc la salade, acquittez la séquette et attachez-vous fortement à Allah. C'est lui votre maître, quel excellent maître et quel excellent soutien. Alhamdoulillahi, robbil'alamin. Le louange est à Allah, Seigneur des univers.